Je ne voulais pas revenir sur cette plage Où j'avais été heureuse avec toi Je ne voulais pas lever les yeux Sur la fenêtre D'où chaque soir Nous faisions un vœu En regardant Se coucher Je me disais que la mer Ne serait plus du même bleu Que le vent N'aurait plus le même parfum Et que les mouettes Lanceraient dans le ciel Que des cris. J'avais tort Car c'est à peine Si mon cœur a battu un peu plus fort Quand je suis passé devant notre maison La mer est toujours d'un bleu profond Le vent a toujours un goût d'oranger Et les mouettes crient joyeusement